Comme dans toute bonne émission de divertissement qui se respecte, recevoir à l'occasion un invité de marque e t prestigieux et souvent captivant pour les auditeurs, les auditeurs pardon, ainsi que pour le ou les animateurs. Ce qui ne sera pas le cas ce soir, malheureusement. <rire> Par contre, au lieu de recevoir un invité de marque, nous recevons ici à Réanimation encore mieux. Oui, parce que nous avons comme invité un très bon ami, le Rock Master, le fête, l l e v e u de l'émission Rock Classique. vous en prie. Sans perdre plus de temps, débutons ce massacre métallique sur la direction de cette triumvirat infernale. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin fou, son assistant débile et quelqu'un de saint d'esprit, du moins en apparence, puisque ce fragile équilibre pourrait rapidement se transformer en chaos. Et le chaos est une de nos spécialités. <rire> Prie pour ne pas y survivre en foire, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause I fucking said so. Go! Dr. Finken Dragon at Sefu. o o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 c e s t e s assez fou pour l'écouter. C'est fou 8 9 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de l'animation. En ce 3 juillet de l'an de Disgrâce 2012, I am fucking Dr. Payne. Et ce soir, je suis agrémenté non pas de un, mais bien deux co-animateurs, et ce pour le même prix, c'est-à-dire rien du tout. Sinistros, e bonsoir. Et bonsoir. Et nous avons rarement le plaisir d'accueillir à, à cette humble émission une sommité de la radio. Très underground, le Rockmaster Alain Lefebvre. Good evening. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Vous êtes、euh, beaucoup plus inquiétant le soir que le jour, je dirais. Oui, effectivement, <rire> parce que le jour, on met de belles tenues. <rire> le soir,、eh、bien, tu nous vois dans nos plus simples appareils, c'est-à-dire rien du tout. Rien du tout. C'est assez inquiétant. Fait. Ça fait peur, ça fait peur. Hey, c'est un plaisir, Alain, que tu te joignes à nous ce soir. C'est un plaisir partagé, les a b i s Super, parce que ça faisait déjà un bon petit bout de temps que tu é t a i s pas venu faire ton、oh, oui, incursion. La, faire,、euh, la, ben faire. Euh, la euh, dernière fois, c'est après l'émission après le Metal Fest. Exactement.、Ouais, Je pense oui. que oui. C'est ça. Et puis, en plus, c'est la dernière De réanimation ce Dans de soir. Dans les de la saison? Ben, si on veut, d'une certaine façon. Avec a n t l s v a a n c e s la pause、okay. estivale, c'est ça. Donc, on vous dit d'emblée que ce soir, profitez-en allègrement et puis réécoutez la rediffusion et,、euh, les balados de diffusion parce qu'on sera pas de retour avant le 7 août. Ah, tant pis pour vous. Et puis, on va essayer de vous donner quelque chose de minimalement potable ce soir. Mais pour ce faire, Au préalable, il va falloir que Sinistros nous introduise ce que nous venons d'entendre. Bien, vu et que c'est moi qui ai les deux meilleurs blocs de la veillée,、mmh, mais... parce que vous osez aller avoir des épouvanteries à faire dresser les. Et c'est toi qui as le nez le plus long aussi, qui allonge un videuil d'ailleurs. <rire> ça, il ne faut pas s e le d i r e s le monde, i ne le voit pas.、Ça. Non, mais je peux le décrire.、Ben. Ah, peut-être, OK.、Euh, on vient d'entendre v o i v o d、euh, avec、euh, la pièce Blower qui était tirée de l'excellent Warren Payne de 1984.、Euh, déjà, Metal Blade avait、euh, déjà des bases assez solides à l'époque. Oui.、Euh, mmh. c Très t très bon. D'ailleurs, album qui leur aura, aura, aura va, va, va, valu certaines péripéties. Ah oui. <coughs> Il y en a toujours des péripéties Eh、vrai. oui, le monde de la musique. Il y en a des plus plates que d'autres. Tout à fait.、Euh, une autre band qui était sur Metal Blade avec un premier album Slayer avec la pièce Storm and Thor tirée de Show No Mercy de 1983. On a eu Merciful Fate du Danemark avec Black Funeral de l'album Mélissa de 8 3 c é t a i t apparu sur Roadrunner à l'époque. Excellente pièce d'ailleurs. Oui, excellent album tout court. Oui, tout à fait.、Euh, on a eu Accept avec la pièce Losers and Winners qui est tirée du tristement célèbre Balls to the Wall. Avec un nom comme ça, là, j e passerai pas de commentaire. C'était pour le mur de Berlin, franchement. Ah, ah OK, OK. OK. <rire> C'est apparu en 8 3 sur étiquette CBS、euh, et on a commencé avec Trouble, avec Revelation, Life or Death de l'excellent album Sound 9 1984, également sur Metal Blade. C'est vrai que c'est un bon album Sound、euh, 9. Il est présentement 19h27 et bientôt 28, et le Rockmaster est avec nous ce soir parce qu'il a. Ben non, pas, pas, pas parce qu'il a décidé, premièrement parce qu'on l'a invité, mais il s'est mis la, dans la tête de nous, <rire> nous envahir d'une forme de musique qui pourrait possiblement être fort déplaisante.、Voilà. Faire peur. Oui. D'accord. Pour toi. Pour, pour moi, principalement.、Oui. <rire> parce que o、oui. on sait que Sinistro, c'est un petit peu plus ouvert d'esprit que moi. C'est ça. Oui, Exactement. Mais on va débuter avec un classique. Oui. Parce que je pense que. Vous ne faites jamais passer ça ici. Rare, mais. Cette pièce-là,、euh, non, jamais, mais du Venom, on en met. Oui.、Ouais. Au moins deux fois par an. Je pensais vraiment que j'étais le dernier fan de Venom. Non,、euh, non, moi, je suis、ouais. un, un. Ben, ben t'es le dernier fan de Venom à arborer un T-shirt de Venom avec une casquette de <rire> Paul <Point> McCartney. McCartney. <rire>、ouais, <c> t <'est> ça. <rire>、bon, probablement le seul au monde, d'ailleurs. Oui.、Euh, on va y aller avec un, un immense. Moi, j'ai découvert Venom avec cet album-là. Moi aussi. Et, ben, et non, j'ai découvert avec Black Metal. On parlait Toi, là, pas là. <rire> <rire> Excusez. -vous. En fait, j'ai connu les autres à rebours. Parce oui, que、aussi. le premier que j'ai entendu, c'était At War with Satan.、Absolument. Et la pièce At War with Satan de 1983. Après ça, j'ai entendu Black Metal.、Mm -hmm. Et après ça, j'ai entendu、uh, Welcome to h e l l Mais qui sont, sont passablement différents d At War with Satan. Si、oui. on revient en Rétrogradant. e、oui, C'est plus cru. Plus cru oui, surtout. Euh, le premier album. Welcome、euh, to Hell. Welcome to Hell, c'est、voilà, euh, ouais, ouais, ça. C'est、ouais. ça. Mais à toi, Wade Satan, c'est un des premiers albums, on dirait, dans le milieu métal, qui avait une pièce conceptuelle de、ouais. cette envergure-là.、Ah, oh, album ambitieux,、oui. progressif. Moi, j'avais aimé、euh, particulièrement cette pièce-là à cause du côté progressif.、Mm -hmm. à C'est a u s de... e c une pièce à plusieurs mouvements, très、ouais. longue, ça fait quoi, une vingtaine de minutes. Bah, quasiment? Bah, écoute, Je te dis le timing exact, c'est 19h56.、Mm. Et、euh, oui, c'est vraiment、euh, excellent comme pièce. On se la tape en entier,、mm -hmm. chose qu'on ne fait pas souvent. Il sert l'animation d'avoir. C'est des... une, une des très longues pièces qu'on aurait e u p a s s é à. Oui. Habituellement, là, 12 minutes,、ouais, c'est long. Là. Mais là, ça va nous permettre de pouvoir se remettre dans ce, cette espèce d'ambiance l à du début des années ben, 80. Fait ça. Donc, ça fait une bonne suite avec mon blog. At War with Satan, The Venom. Go.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 Well, 19h52 pratiquement, et tout va mal. <rire> Rockmaster, que venons-nous d'entendre?、Ouais, une pièce d'anthologie, un chef-d'œuvre、euh, du genre. Oui,、oh, c'est une bonne pièce.、Mm -hmm. C'est une très bonne pièce. C'est à toi, oui, Satan, la pièce、euh, qui donne. Attends, son... t attends, t attends, je t'arrête ici, il faudrait que tu changes le dernier mot. À t r o i s ouit, h u je ne sais pas, Saturnin, quelque chose. Parce que ce mot-là, on veut <rire> pas, pas, pas le dire. c affreux. Ah, ben, je suis pas au courant pour ça. <rire> non, mais on non. a peur de ça. Ah, OK.、Ouais. Euh, ben, à t r o i s ouit, h u Saturnin. Donc,、ah. c'est,、euh, qui donne son titre à leur troisième album. C'était une grosse production. Pour l'époque, parce que les moyens n étaient pas là.、Hein. Si on écoute les deux premiers albums de Venom, le premier sonne incroyablement mal. Le deuxième <rire> est pas tellement mieux. Et le troisième est correct. Ben, c'est pas qu'il sonne bien, ç Non, m ben,、euh... il était surprenant par rapport、oui. aux deux précédents,、mm -hmm. Ah oui. J'avais même été très étonné, comme toi, de découvrir,、mm -hmm. ben, en fait, de découvrir At War with Satan, de dire que c'était comme assez ordinaire comme production, de redécouvrir, là, tu, tu que, Par la s u v r i r c o n e to Hell, de dire, hey, hey c'était bien l'enregistré, ça, là. là. <rire> ouais. ben, en fait, on, on, on m'avait avisé de ça. Parce que là, lorsque j'ai découvert Venom avec At War with Satan, mais j'ai、euh, rencontré des gens qui m'ont dit, tu sais, que ça sonne... parce que je trouvais que ça sonnait mal.、Mm -hmm. Ils m'ont dit,、ouais. tu sais,、euh, attends d'entendre les deux premiers, là, tu, vas, tu vas vraiment pogner de quoi.、Oh, oui. Et、euh, lorsque j'ai entendu Black Metal, j'ai trouvé ça vraiment. En passant, c'est mon album préféré de Venom, hein, Black Metal.、Mm -hmm. euh, mais il sonne très mal.、Ouais. Et c'est surtout quand j'ai entendu Welcome to Hell.、Mmh. Encore p u s Ça, c'est、ah, pas en table. e d C'est une que... qualité des、ouais. mots. Oui, mais on retrouve ça encore aujourd'hui avec certains groupes black metal. q o i s u i font exprès. Qui font exprès, c'est ce、oh, que j'allais、oui, dire. Ils font pour aller chercher une production qui est vraiment minable. Là, ouais, pour on s'entend d u quand, quand t'enregistres ton album、là. sur un petit tape Fisher Price.、Oui. Oui. Puis encore, ça, c'est quand on a les moyens. Oh,、ouais, ouais, c'est quand t'as les moyens, c'est、ouais. un studio de qualité. Il y en a p e c o u r e u i i e、euh, y e n a t t e as enregistré dans un garage d'ailleurs.、Euh, oui, chez, chez、ouais. ses parents d'ailleurs.、Ouais. Ouais. Quarton avait enregistré、ouais. chez. Oui,、ouais, effectivement.、Mmh. Eh bien, 19h54, juste faire une petit, un petit survol rapide des spectacles à l'extérieur de la région immédiate, soit、uh, mauricienne, puisqu'on a tellement de temps à passer qu'il va falloir、uh, avancer éventuellement. Euh, le jeudi 16 août, au Petit Campus, c'est Into Eternity, en compagnie de Single Ballet Theory, Rick Shaw et Car Chaos. C'est, euh, à 20h au Petit Campus, comme je le disais. Les billets sont au coût de 15$ et 20$, taxe s i n c l u s e s via admission. C'est des présentations BCI.、Euh, lundi le 10 septembre, c'est Creator, Accept, Swallow the le s a n d et groupe invité. Encore eux autres. <rire> Ils sont tout le temps là, e u autres. Ouais, c'est un, un beau, une belle affiche, ça. Ouah, c'est pas pire, ça. C'est Ben écoute, Swallow ben, the Sun, c'est un rappel. Je ne m e rappelle, rappelle pas, vraiment.、Euh, Swallow the Sun,、euh, je dois dire que je ne suis pas. b a n même sur l album aussi. Ouais, non. Non. non. non. Mais、euh, moi, je parle de plus d'accès avec Creator. Ouais, ouais parce que c e s c e q u e c e s t un soir de semaine, hein. C'est、ouais. un peu. C'est un lundi. o u a i Un peu moins drôle. Donc, le spectacle est à 19h. Le coût des billets est au coût de 30, et 43, et 34, et 78 plus taxes. C'est pour tous. Via, via Ticketmaster, Nightwish et c a m e l o t Ça me fait toujours plaisir de dire c a m e l o t Ça a deux. c o n s o n a n l e à ça. s o n n e c a m e l o t oui.、Euh, mercredi 19 décembre à 19h au c e p s u m Les billets sont au coût de 50 taxes incluses. Les billets VIP à la porte à 18h le soir du spectacle au coût de 100 taxes incluses via,、euh, Ticket Pro. Présentation Venco Greenland. Il y a,、euh, um, Devin t o w n s e n d Project, Catatonia, Paradise Lost et Stolen Babies. La musique de Pierre Raffaele, ça? Oui.、Euh, le jeudi 20 septembre, 18h10, au Café Campus, au coût de 23 et 28、ça、t a x s en plus. s i C'est une belle affiche. Ben, pour、uh, Devin t o w n s e n d Catatonia, ça c'est correct. Paradise Lost, moi, il y a des alb premiers albums que je trouvais corrects. Stolen Baby. Ouais, moi, moi j'aime Stolen Baby.、Ouais, C'est drôle. Ben, moi, je me rappelle que quand Michel faisait son émission, j'avais connu ça en arrivant un peu plus tôt avant la mienne, puisqu'elle me、mm -hmm. précédait, puis j'avais trouvé ça super drôle,、mm -hmm. Drôle et bon. Mais、euh, j'ai complètement oublié ce nom-là, puis <rire> je l'avais demandé à ma mère. Il y a p l e u n de c o n c e p t à l e n t o u r du costume, là. On dirait une gang de clowns, il y a des mimes,、ouais. on dirait, là-dedans. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bref,、euh, spectacle du 30 septembre. Morbid Angel. Ah、oh, non. Oh oui.、Ah. <rire> en compagnie Dog Funeral, Grave et Vadim et... v Vad o n C'est à 19h au Club Soda. Il en coûtera 28,52 et, et 32,91 et plus taxes pour y assister. C'est pour tous. Les billets sont disponibles à la billetterie du Club Soda. Et nous y serons.、Eh、ben oui, oui, on va y être. Bien sûr. Et un autre spectacle que certainement Rockmaster va assister, c'est e p i c a e n a h c o m p a g n é d'un autre groupe que t'aimes bien, Hailstorm,、euh, oui. In Insomnium, que je ne connais pas. Ça,、euh, System <rire> Divine et Destiny Potato. Non, ça, ça ne me dit rien. Moi non plus. Bref, c'est le mardi 30 octobre prochain, 19h, au m é t r o p o l i s Il en coûtera 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes pour y assister. Les billets VIP à la porte à 17h le soir du spectacle au coût de 60 et 87 plus taxes. C'est pour tous. Disponible via Ticketmaster. Des s o c i t s Bon, enfin, c'est à mon tour. b o n c'est les b、bon, l a C'est ce que je me disais. Ben, OK, je vais passer à tes c h o i x t e s Bon. Petit bloc qui va être, ma foi, un amalgame de, de. Basic Death Metal et de Grind Death et de Trash Death. Et de confiture aux fraises. d e s c o n f i t u r e s effectivement. Vous êtes à l'écoute de Réanimation 89.1 FM, c'est fou. On y va tout de suite avec Six Feet Under et d e l a y e d Combustion Device. Ah, Est-ce que c'est ça、euh, qu'on appelle、euh, du rince-cochon? C'est une forme. <rire> oui, mais un rince-cochon propre.、Ah, c'est du rince-cochon de lait. <rire> c'est ça. <rire> Effectivement, c'est un petit peu moins gros.、Oh. Euh, m a l e v o l e n Creation est la pièce Conflict Finalized que l'on retrouve sur la dernière parution. Invidious Dominion, équipé en 2010 sur Nuclear Blast. C'était pré précédé de c a n n i b a l Corpse. Et、une de mes pièces préférées, Make Damn Suffer, tirée du très bon album et aussi mon préféré, Kill, de 2006 sur Metal Blade. Bien, juste auparavant, une excellente pièce du dernier album de Terrorizer, soit Horde s of Zombies, du même titre, du même album. b e s oui, on l'a. Pas doit... dur à retenir, ça. n o n 2012, Season of Mist. Quel bon label, Season of Mist. Oui, Moi, oui beaucoup aussi. Bon, puis les b e l s français,、euh, ouais, partis、bon, de rien.、Euh... Oui, je trouve qu'ils ont du bon matériel. Nous avions Ball Thrower, la pièce Entrenched, qui on le retrouve sur la dernière parution de cette formation qui porte le titre de Those Once Loyal. 1982. 900, non. <rire> 2005, <rire> c'est quand même sept ans, C'est un groupe toujours actif, mais c'est un peu bizarre. p a s t très productif. Pas du tout, mais ils tournent constamment.、Mm -hmm. Ils tournent après leur cul, je veux d i r i c'est ça. <rire> c'est un groupe、euh, hommage u、euh, i font un hommage à eux-mêmes. Oui, puis ça rendent énormément hommage. Non, c'est une, une très bonne formation. C'est une des rares formations qui、euh, a toujours gardé, un peu comme Slayer, a toujours gardé pas mal le même style.、Euh, ont été très, toujours très,、euh, comment qu'on dit déjà, euh, euh, voyons, v a i s j e le dire. Bon, passons à un autre appel. Finalement, c'est peut-être mieux de ne pas sortir d'album si tu n'as pas <rire> de bonnes idées en fin de compte. Bien, je ne doute pas qu'ils aient de bonnes idées. Je doute surtout qu'il y ait eu. De ne pas prendre le temps de les, de les enregistrer, ces bonnes idées-là. Ah, mais tant qu'en sortir un album pourri, tant soit. Oui, pour... c'est sûr. Oui, c'est、ouais, sûr.、Cool. Mais je pense que c'est simplement que pour eux autres, c'est beaucoup plus payant de faire des tournées que de faire du studio. Absolument. Hein, nous avons ouvert、euh, ce petit bloc、euh, Made in Dr. Pain avec Six Feet Under, tiré du dernier album, Hound e a d Delayed Combustion Device, qui est paru il y a quelques. Ça se compte encore en semaine.、Là. Sur,、euh, c'est vrai que deux mois, ça fait huit semaines. Bon, allô. Sur Metal Blade. Ceci étant dit,、euh, spectacle à venir directement dans la région trifluvienne. Le mardi 17, 17 juillet, pardon, Rock Café Le Stage. q u e dis, je vois、oh, au c h i e cabaret. Rock Café Le Stage. Skeleton Witch, Barn Burner et String Empire.、Euh, L'ouverture des portes est à 19h. Le spectacle débutera à 20 heures, c'est pour tous, c'est au coût de 10 Et on vous rappelle que le Trois-Rivières Metal Fest, 12e édition, se tiendra les vendredis 12 et samedi 13 octobre prochains à la bâtisse industrielle qui se situe au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve, ici à Trois-Rivières, ce que nous, dans la région, appelons le terrain de l'expo. Et、euh, je ne peux pas vous en dire plus. Et non. Parce qu'il n'y a pas d'autres informations. Peut-être que là, si nous reviendrons le 7 août. Nous... Seront peut-être en mesure. J'ose l'espérer. Honnêtement, j'ose l'espérer. Je crois que oui. Honnêtement, ça devrait être pas mal.、Euh... Ben, probablement qu'Alain, lui, pourra commencer à faire、euh, les, les annonces officielles de ce qui va sortir avant même qu'on revienne, parce que je pense que rendu à la fin juillet, là, on va commencer pas mal rendu sur le, le temps de le faire, n'est-ce pas? Ceci étant dit, il est 20h18 et Plus ça va, plus je réussis à éloigner de moi les choix musicaux de Sinistros e parce qu'on revient avec le Rockmaster. <rire>、oui. Pourri, pourri. Pourri, pourri, pourri, pourri. Eh bien,、euh, mine de rien, les amis, vous savez qu'on est en plein festival de jazz m o y d i hein? Mine de rien.、Mmh. Mine de rien. Oui. Alors, je me suis dit, quoi de plus approprié que de passer ce soir à une animation un peu de jazz? Chet Baker. Non, pas、oh, tout à fait.、Okay. On va y aller avec、euh, du jazz, du métal, mais d'expression de jazz.、Mm -hmm. Et on va y aller avec、euh, l e s deux premières formations. Qu'à ma connaissance, on commençait à l'époque à mélanger les deux.、Euh, deux groupes de la Floride, on va entendre c y n i c e t Atheiste. On a eu la chance de voir l'année dernière. Oh, o u y Au Metal Fest. Et par la suite, on va entendre une formation norvégienne、euh, assez bizarroïde, euh, qui. Euh, formation récente, là, qui s'appelle Shining. On va entendre un, un extrait de leur album Live Black Jazz, qui est paru. Il me semble que c'est sorti. 2010, je pense. Ouais, mais、euh, on l'a reçu ici.、Euh, je pense que c'est sorti au début de cette année, il me semble. Sans aucune ouais. idée. Ouais. Je ne connais pas du tout la formation.、Ouais. Ben, écoute.、Euh, Que... Est-ce que ça risque d'être pénible? Pour toi, oui. Oui? Oui. OK. Bon, ben, la visée <rire> e vaut deux. Ben, quoi, quand je lui en pousse une couple de fois, ça、euh, va faire assez ouais, bizarre. En fait, tu devrais faire attention, là, parce que plus ça va, plus tu te rapproches de la porte. Là. <rire> Mais là, on va y aller, on va on commencer avec Atheist, avec un classique,、hein? Mother Man. C'est excellent, ça. Tiré de leur deuxième album, Unquestionable p r e s e n t s de 1991. Go! Dimension a n of b l e s s i e s C'était excellent, ça, mon cher Et Alain. Et on était loin du Holly Cold Trio, hein? Ben, ben c'était ça. C'était l'acide, m a i t e n a n t Il y avait pris <rire> quelques substances illicites, <rire> effectivement. Donc,、euh, c'était la formation, la formation norvégienne,、euh, Shining. Moi, c'est le s e u l'album que je connais d'eux. Je ne sais pas s'ils en ont d'autres, honnêtement.、Euh, euh, je découvre le band. Oui. Euh, bon disque,、euh, live black jazz,、euh, semble. t i l c'est paru en 2010, mais on l'a reçu. En tout cas, la compagnie, je l a envoyé, là, au début de cette année. Non,、ah, on a oublié de le n v o y e r eux autres, h e n j l a envoyé dans, dans une bouteille, c'est le temps q u à traverse r la mer. <rire>、euh, c'est pas évident, par exemple.、Hein? Ben, moi, je trouve ça n t r è s bon. Honnêtement, là,、mmh. c'est le genre de musique à laquelle j'adhère immédiatement. Oui, mais ouais. qui passera jamais au Festival de Jazz de Montréal. Ben, ben, pourquoi pas? Malheureux,、ah, mais. Je sais pas, hein, La vraie Diana c r a w l Ouais. Sur... Peut-être que les deux coup sur s coup, s ça détonnerait un ben, peu. e n même temps? en même temps,、euh, ouais, temps c'est ça. <rire> The Look of Love, puis. Tu、euh, entends, e n arrive à Jordan Fisher, tu sais. Ouais, c'est la pièce f i c h e r qui ouvre l'album.、Euh, on a reconnu Charlie Parker, d'ailleurs,、euh, oui, au saxophone. Effectivement, très endiablé. h <rire> s u r v o l t e r Oui, tout à fait. Et juste avant ça, on a entendu、euh, des pionniers, s、euh, Cynic avec、mm -hmm. uh, Veil、vale、of Maya, ça c'est tiré de leur、euh, premier album,、euh, immense classique, Focus de 1993. Et、euh, au début du b l o c on a entendu un autre、euh, groupe de la Floride,、euh, Atheist. Eux、ah, autres,、ouais. c'est vraiment les, les pionniers, là, le, les premiers à avoir mélangé là, le, le jazz avec le metal, etc. Il y a une autre formation qui est dans le même style,、euh, qui vient d'Australie, c'est a la r u m j'en passe.、Euh... Quelques fois l'émission aussi.、Ah、oui, c e s t comme les petits、ouais, frères d'athéistes. i c s t ça. influencé、vrai. fortement.、Ouais. Et、euh, c e s sorti q a n d ça? Ben, ils ont sorti un, un nouvel album en 2011. o u s'appelle Natural Causes, qui est excellent. Ils sont à p e r u q i n Ben, ça fait longtemps, au moins 5-6 albums passés. Ah,、ouais. ouais. ah, ouais, ah, ouais, je ne connais pas. Ouais, t'aimerais ça, ça te plaît. Je pense que c'est arrivé quasiment en même temps qu'athéistes. Ah, ah,、oh, oui. ouais. ah, ouais. Eh bien, athéistes avec Motherman, c'est ce qu'on a entendu. C'est la pièce qui ouvre leur deuxième album. Unquestionable presence de 1991,、euh, on ne l'avait pas vu venir, celle-là, parce que si vous avez déjà entendu le premier album d a t h、euh, e i s t e c'était du thrash, e t h de、ah, la, ben, bien ordinaire. il、ah. ah. y a、ouais, eu et une coupure puis, c o u p u r e drastique. C'est ça. En fait, ça venait,、euh, ça venait de, cette orientation-là est venue du bassiste,、euh, qui était vraiment un instrumentiste exceptionnel et、euh, très cultivé. Un jazzman,、mm -hmm. il a, Alors, il a amené ça au groupe et ça en a fait quelque chose de vraiment unique. Oui, tout à fait particulier et très intéressant. C'était très bon, ça, mon cher Alain. Ah,、oh, mais je crois, non, non, oui. Contrairement à ton espérance, eh bien, ça ne m'a pas déplu.、Ah. Mm. <rire> On va se rétablir pour le prochain bloc. Ah,、hein. tout ça, je s u s a i s pas, ben, encore, là. Ben, faut... Non, non, non, je pense que je vais être correct. i m p o r t a n t c'est du black. Ouais, je sais bien, mais j'ai. J'ai t g r o u p e de black. J'ai quelques exceptions, là, quand même. Je ne suis pas <rire> si radicaliste que ça. <rire> ouais, un peu comme moi avec le d e a t Tu sais, je dis que je n'aime pas ça, le debt. a i s tranquillement, mais, pas vite, o i j i s J'ai acheté le nouveau Nile. Oui,、euh, oui.、Ouais. Euh, un très bon album. Je t'ai procuré、ouais. le, le nouveau Cannibal Corpse.、Euh, oui,、ouais, ouais, oui, qui est très bon aussi. Très bon, franchement. écoute, à mon goût, moi, je trouve que c'est le meilleur que j'ai jamais entendu de Cannibal Corpse le dernier. Euh, Torture? Pas moi. À mon goût, à moi. Oui, oui, non, mais、oh. il est très bon. Il, il, je le trouve même supérieur Evis que Evisceration Evis Plague.、Mm -hmm. Mais il est très bon. Mais tranquillement, pas vite, peut-être que vous allez commencer à vous rendre compte que le death metal, c'est pas si mauvais que Ce ça. Ce que j'aime du death, des, des groupes que j'aime de death, c'est qu'ils ont quelque chose de particulier. Nile, ils sont vraiment originaux. a b s o l u m e n t Il n'y a personne qui fait de la musique、non. comme Nile.、Non. Même chose pour les théistes. Ouais, C'est du d e b t metal jazz.、Mm -hmm. c e、euh, s、ouais. Les groupes de d e b t que j'aime i l sortent de l'ordinaire. Ben, c'est parce que. C'est pas des groupes de dettes traditionnels. Non, c'est sûr qu'encore là, je veux dire, c'est comme dans le black, là. Tu te ramasses avec plusieurs sous-catégories qui vont être, tu sais, plus ou moins attrayantes selon、euh, l'oreille de chacun,、mm -hmm. Parce que regarde, moi, je veux dire, dans ce que tu vas passer tout à l'heure, dans le black metal. Ben, un peu rare, c'est bon. Moi, je trouve ça correct, l ça, là. c e s t même le dernier, là, je dirais pas c'est quoi tout de suite, là, mais le dernier album du, du dernier artiste que tu présentes dans ton black, je le trouve super bon, là.、Ouais. Ben, Mark Dorf, m o l dernier,、fond. je le p r i a i n t e n a n t Ben, j'ai dit e pas le dire, tu sais.、Ah. Lui, en arrière, il a r r i v a t moi. <rire> bon, on e n va, va avoir... en parler plus tard. Ben oui. Mais、okay, Pour l'instant, c'est le temps justement que tu trouves la trappe, que tu nous、ah. parles des obscénités que tu nous proposes. Ben, des obscénités suédoises.、Euh, ben suis...、oui. ben C'est pour ça que je dis ça. Ah, OK. Ah ah a Vu un fantasme érotique. Ben oui, ça, je vois ça, ça. c'est du Made in Sweden All the oui, Way. d、okay. e s suédoise s à la pompe. Des sensations suédoises. Oui, c'est ça. <rire> hey, on va commencer avec、euh, le dernier album de l'excellente formation Candle Mass,、euh, qui a pour titre Sam For The Dead,、euh, qui est aussi à la hauteur que les trois précédents.、Euh, un excellent album. Moi, c'est un bon album, effectivement.、Euh, oui, oui, On va entendre、the、Dancing in the Temple of the Mad Queen Bee. Ça sera suivi de Ghost, bien sûr.、Oh, C'est assez ordinaire, ça. là. Ah, C'est pourri, pourri. <rire> Et、euh, j'ai choisi une pièce de o p e Pet du dernier album Méritage. Possiblement la seule pièce qui peut、oui. passer à réanimation. Effectivement. Puis si on a le temps, ben, on verra pour.、Euh, Et d'ailleurs, la seule pièce dans le spectacle de Hope Fest, on se commence à e c o u t e r de dire You like h a r d r o c k music. Ça, ça, <rire> c Alors allons-y tout de suite avec Candlemas、uh, Dancing in the Temple of the Mad Queen Bee. ピッタッチ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 フォー。 Oui, vous êtes pas mal fou pour l'écouter. Et surtout de nous écouter. Effectivement. Il est 21h, vous êtes toujours à l'antenne de CIFO89.1 FM, plus précisément réanimation des Undead Incorporated Show. Et ce soir, je suis Zach a b b y de s i n i s t r o s e mais heureusement contrebalancé du Rockmaster. j a dit ça parce que... <rire> Bébé d é t é r r t là, il parlait.、Euh, mais... Ça prend une tête de turc, hein? Ça n'apprend r e n de m i e non. Je suis excessivement bien entouré ce soir, messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous. <rire> <rire> Mon cher Sinistro, c'est quand j'ai dit cher, je parle surtout au niveau de. De très, de... très, très, très de... peu de d i s p o s i t i f o u i c'est ça. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre un petit bloc、euh, de Made in Sweden. C'est、mm -hmm. six suédoises à la pompe. <rire> Oui, c'était t u t le titre d'un film, ça? Oui. Tu vois? Oui. OK. C'était suivi des bananes mécaniques. Mais ça, c'était une autre <rire> histoire. Ça v a u t être passionnant. Oui, c'était <rire>、euh... On vient d'entendre la formation suédoise Ram avec I Am DN t i r é de l'album Death de 2012. C'est paru sur Metal Blade Records. Et c'est très bon. Oui, j'adore、ah, cet、bien. album. J'aime、oui. bien ça. Tout du bon, bon heavy metal、mm -hmm. c o o l On a eu Opet. Avec、euh, la seule pièce、euh, de l'album Héritage qui brasse un petit peu. La pièce s l i g h e r s e s t paru e sur Héritage en 2011 sur Roadrunner Records. Nous avons eu Ghost avec Satan Prayer de l'excellent Opus Eponymous de 2011 et également sur Metal Blade.、Ouais, Je suis content d'avoir connu ça, ce groupe-là. Ah,、oh, que oui. Et on a eu Candlemask avec Dancing the Temple of the Mad Queen Bee. C'est sur l'album Psalm for a Dead qui est paru au début juin 2012 sur Napalm Records. C'est bien cela, c'est bien cela.、Euh, il est présentement 21h02 et、euh, nous avons encore quelques bonnes réserves pour vous de, de musique bien grasse. Un château de la tour 2012. Oui, <rire> ça, ça fait un, petit peu,、euh, fait un petit peu trop fancy pour ce qu'on a. Mais c'est encore au tour du Rockmaster. C'est juste son tour. C'est autant à lui q u i présente la musique. Ça bien bien、bon、dire, on l'invite deux fois par année. <rire> on peut quand même donner ben, son temps. On se dit que le faire deux fois par année, c'est le minimum qu'on peut faire. Que, <rire> là, on va toujours donner un petit peu de temps d'antenne, pauvre ami. Il <rire> fait chaud chez vous.、Euh, chez oui, vous aussi. Oui, ça, ça sent le souffle aussi.、Et、ça va empirer là, parce qu'on va y aller avec un peu de, de black metal. m i g n o n On va entendre un de mes groupes préférés du genre. Bon, un de mes groupes de métal préférés, t o u t c o u r t Enslaved. Oui. Oui. On va aussi entendre un peu de métal suédois.、Hein? On vient de passer euh, du euh, métal euh, suédois. Et bien là, on va revenir avec du black metal suédois, avec Marduk. Tout、mm -hmm. de suite, on va y aller avec、euh, peut-être le g r o u plus e e p l grand groupe de black metal de tous les temps. Mais, mais avant, avant, avant, avant, tu, je veux que tu m'expliques、mm -hmm. qu'est-ce qui. Je le sais pour Sinistro, s c'est quoi. Mais pour toi, qu'est-ce qui. T'attire ou te plaît tant que ça dans le black metal? b e n premièrement,、euh, dans le black metal,、mmh. c'est quelque chose qui est très, très atmosphérique.、Mmh, si on veut. Et ça, c'est souvent rare dans le m e t a l Le métal,、mmh. c'est quelque chose de brut, de puissant. Alors que le black metal, il y a beaucoup d'atmosphère là-dedans. Et en plus, c'est un genre extrême, mais aussi mélodique, curieusement. h o u i là, je te suis jusque-là. h u <rire> h u Il t'avait de changer de chemin, par exemple. Et c'est ce qu'on retrouve. Mais es-tu un amateur, je dirais, inconditionnel, à peu près tout ce qui peut se faire sous la bannière Black m o t a l n o n tout Toi, ce que tu n'aimes pas, c'est vraiment ce qu'on entend. C'est ça, le black metal, je ne dirais pas traditionnel, parce que ça ne va pas être ça la tradition, mais primitif. Les premiers groupes qui étaient vraiment mauvais, on parle des premiers Dark Throne. l e s premier immortal. Moi non plus, j'aime pas ça les premier immortal. o s o n dirait papay, e c'est mauvais, ça.、Ouais. Non, ça s'est raffiné, le black metal. Et <rire> c'est probablement la forme de métal, je dirais, qui a le plus évolué depuis ses débuts. Parce que t'as le black metal mauvais rasoir dont, auquel tu fais allusion.、Mm -hmm. Mais,、euh, je veux dire, un groupe comme Emperor, c'est très sophistiqué. Ben, honnêtement, là. Je vais être franc avec, avec vous deux, mais avec les r é s i t a n t s d'auditeurs, s'il y en a. <rire> Juste avec nous deux. Je vais couper le micro pour v o e On va compter des mensonges. On v compter des m e n s o n s Tu présentes du Emperor, du Enslave et du Marduk.、Mm -hmm. Les trois bandes, j'ai. Enslave, j'aime beaucoup.、Mm -hmm. okay? J'en présente même à l'occasion C'est un des、animation. groupes les plus intelligents、euh, du pour... métal. <coughs> La... Je te dirais que Enslave, là, c'est. Je l'ai déjà comparé à mon émission.、Hein. On dirait, là, Un peu comme si Pink Floyd avait complètement disjoncté dans le temps de metal. Puis, ça aurait donné quelque chose comme Enstey, je pense. Mais c'est peut-être pour ça que moi, je ne lui donne pas une connotation si black metal que ça. Ant-State. C'est plus vécu. Pour, pourtant, pourtant eux-mêmes se considèrent black metal. Ouais. Mais tu vois, on parle de Emperor, je ne suis pas porté écouter ça régulièrement,、mm. loin de là, mais ça ne me dérange pas du tout d'entendre ça. Là.、Ouais. Puis Marduk, le dernier album. Euh, Serpent Sermon, je le trouve très bon. Il est bon, mais il e s t pas aussi bon que les autres fait, avant. Ça m'a pas fait triper, e r Non, ben, moi ben, non Ah, c'est drôle, hein? Effectivement, on se rejoint pas du tout, là, parce que cet album-là, je le trouve tellement intense qu'il vient joindre peut-être le côté intense que j'aime du death. b e n comparativement aux autres albums d'avant, Rome ou.、Euh... Ben, Warmwood.、Oui. b e n en fait, Warmwood,、ouais. on va entendre une pièce de Warmwood,、ouais. c'est un des meilleurs albums qu'ils ont fait en carrière Warmwood. p u moi, je n'ai pas Très、accroché. atmosphérique. j a i pas vraiment accroché sur Warmwood.、Mm -hmm. Mais en tout cas, bref, ça explique pourquoi que je comprends pas. <rire> <rire> Mais sans plus attendre, allons écouter les trois chouettes du Rockmaster dans le Black m e t a l Oui, on va y aller avec un classique,、euh, un, un immense classique du mouvement Black m e t a l version spectacle de Thus Speak, The Night Spirit, The Emperor. Encore envie. <rire> C'était moi, là, hein, ça. <rire> C'était peur, hein. Non, non, c'est c o r r e c ça. ça. C'était calme, ça. Ben, moi, j e t r o u v a i s ça très bon comparativement au dernier album qu'ils ont fait. Ça, c'est bon. Tu l'aimes pas, le dernier album, toi, n o s p u n s h e r Mountain? o n je trouve ça.、Euh, c'est du blastage black moi, pour blaster black. Bon, ben, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, mais je ne l'ai pas à vous par demander、exemple. de sortir. Mais, mais non, pas h à I, mais moi, je l a i réécouterai pas. Là. Ouais. ouais. Moi, honnêtement, je. Je trouve bon. Moi, tant qu'à écouter <rire> du bruit comme ça, je v a i aller écouter Anal Natraque ou d'autres choses. C'est juste u une... n、bon, semble bien que je me ramasserai en ramassera minorité tout le temps. Pour une fois, quand t aimes Le Black, tout a e temps, dis non, pas p o u i e n Mais s e s moi une chance, <rire> toujours. Pourri, pourri. incroyable. J'ai préféré les, les deux albums précédents. Là, ben, moi aussi.、Euh, w a r m Wood et r o m r o m était très bon. Five Dot One, je pense, quelque chose comme ça. o、ouais, u a i c'est ça.、Ouais. Euh, ben, moi, Worm, je le trouve correct. Wormwood, je le trouve. Ben, ça, ce pièce-là est correct pièce parce qu'il est comme plus downbeat, ouais. là. Ouais. Mais je préfère Serpent s e r m o n parce il que. Il bûche plus, c'est ça, c'est pour p a r a b u l e r Il bûche, là. <rire> ça bûche, là. D'ailleurs, quand j'ai fini de l'écouter, il y a toujours des petits c o p e a u x de bois à terre.、Ouais, ouais, l e、ouais, c t e u r i je suis obligé de passer le balai, ça? Oui, effectivement. C'est un peu fatigant. Ce qu'on a entendu, c'est、euh, Funeral Dawn. Ça vient de Wormwood, le précédent disque qui est paru en 2009. Et ça, c'était précédé d'une bonne portion hein, de la pièce de titre de l'album Isa、mm -hmm. de 2005 de Enslave. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Non, là, il y je a pense eu que une... le malin est entré. Oui, c'est、euh... ça. Il y a comme eu une espèce de, de, de tentative d'exorcisme sur le lecteur. Ça a foiré. ça fait que le, <rire> le diable a gagné. Tout s'est.、Mm. Ça fait.、Et、en passant, Enslave, ce n'est pas un groupe satanique du tout. Non, mais ce qui l'entourait le pouvait l'être peut-être. Plus, peut plus païens, eux autres.、Ouais. C'est viking.、V、viking. Oui. Oui.、Ouais. Ouais. Ouais. En fait, ils ont, ils ont essayé à leur début, de,、euh, comme ça, des textes, des thèmes、euh, sataniques, et ils trouvaient qu'il、euh, y avait l'air ridicule. Ça ne leur convenait pas du bon. tout. Bon. <rire> Euh, au début du blog, on a entendu Emperor avec、euh, Force Speak de Night s p i r i o r La tune d'Emperor.、Ouais, ouais, la tune. De c'est、ouais, une bonne pièce.、Mm. Et、euh, ça, c'est tiré de leur dernier album en spectacle, Live Inferno,、euh, qui paraît en 2009. C'est enregistré au w a k k e n si je me rappelle bien.、As、tu veux m o u v r i les lives Je ne suis pas un maniaque de live. J'ai trouvé que c'était quand même très bien enregistré. Oui, oui,、euh... il est bon. Est-ce qu'Emperor sont déjà venus ici en Amérique du Nord ben, À ma connaissance, non. Non. C'est une question peut-être de. De passeport ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de bandes qui veulent peut-être carrément pas venir tourner en Amérique. Je pense n t peut-être toutes qu'on est encore avec des tipis ici. Il y en a qui ne viennent jamais. My Dying Bright, tu as v ça déjà à mon t âge. Je sais qu'ils sont venus une fois, semble-t-il, au Fofun, et je pense que l'expérience n'avait pas été bonne, et puis ils ne sont jamais revenus. Mais c'est des groupes qui se. Les, les groupes,、euh, comment je pourrais dire, européens de cet a c a b i t l à ont déjà leur fan base beaucoup. Il y a beaucoup plus de monde là-bas aussi, remarque, pis u c'est peut-être moins compliqué pis, pour eux autres de rester là-bas.、Ouais, ah, ils、ouais. peuvent faire plusieurs pays dans le ouais, même après-midi, là, tu sais. Pis la saison des, des festivals des, est assez lucrative pour eux. Absolument. Il、euh, y a des groupes qu'on n'a jamais vus. À Montréal,、uh, Moonspell, là, ça n'était u n a u t r e Moonspell ne sont jamais venus. Ben、oui, oui ou sont ils revenus sont déjà venus. Moonspelle. Ils Belles. Belles. Oui, sont déjà venus, Moonspell.、Mmh. Oui,、oh, Je pense oui. que oui. oui. Ou Moonspell, i l viennent de o u s les années. Moonspell sont venus parce que Jeff avait été les voir. Je me rappelle, il faisait l'émission à cette époque-là avec moi. Moonspell Oui. Ça doit faire longtemps.、Ouais. Euh, c'est pour l'album Antidote, je pense. Ça, ça doit faire longtemps. Ben, ça fait au moins 4 à 5 ans, près e u de 6 même.、Là. Ils ont eu le temps de sortir 4 albums depuis ce temps-là, ils ne sont pas venus une fois. Ben, ça, c'est vrai, je n'ai pas vu d'annonce de Moonspell depuis ce temps-là, mais je me rappelle que Jeff avait été les voir et il avait trouvé ça bon. Ah oui. Oui. Pas, je pense que c'est la seule chose que je me rappelle qu'il m'ait dit dans les quatre ans de coignons à ça. <rire> <rire> non, non, c'est faux. Je me rappelle de beaucoup de choses qu'il m'a dit hors honte, surtout. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas si. Non, il ne doit pas nous écouter là, parce qu'il travaille à cette heure-là, mais on le salue quand même. Eh,、hey, moi, messieurs, j'ai le goût de vous poser une question à brûle pour point comme ça. D'y 2 plus d'eux, ouais, ça fait 5. Ah, ben, tu sais, OK, c'est un long. OK. <rire> Euh, 3 plus 3. J'avais <rire> ça, je ne sais pas, mais ce s t pas rendu jusqu'à là. <rire> non.、Euh, arrête donc de niaiser. C'est une mission sérieuse,、ah, c'est d'actualité. On essaie de renseigner les auditeurs du mieux qu'on peut. Ce s t pas très fort, j'en conviens, mais bon.、Euh, juste, puis je fais pas exprès pour vous la poser là, sans avoir aucune préparation avant. Jusqu'à présent, là, de 2012, quels seraient pour vous autres jusqu'à présent les cinq albums qui vous ont marqué le plus, respectivement <rire> a h c'est le fun Merci beaucoup、ou? Sigh, qui est une somniphobia. Oui. Sort,、uh, Seer、ouais. Bliss », C'est un très bon album. Il、euh, y en a beaucoup. Il y en a, écoute, à、euh, brûle pour coin. Mais c'est pas ça, beaucoup, le 5. Là, je t e n l e m e n e pas un gros effort. Mais、eh、Oui, mais、là. 5. J'en ai peut-être bien 50 là, qui me viennent en tête. Oui,、ouais, mais il y en a qui sont plus marqués que d'autres. Ben, Oui, C'est u bliss.、Euh, tu f、ouais, a i t un, Sigh, f a i t deux. Oui, à propos de ça.、Là. Ah, je ne sais plus. Je ne、ah, pourrais pas te、ouais. dire. Je, moi, j'ai beaucoup aimé.、Euh, Ce n'est pas du métal, tu, par contre.、Là. Royal Thunder.、Mm. Ben, a n g l o s b on、bon, l'est sur le. Body Farm. Body Farm. OK, oui, que tu as présenté l a s e m a i n e dernière. Oui,、okay. Très, très bon. L'album e de Huntress est pas payant aussi. OK. Mastodon. C'est 2011. C'est 2011. Il e s t 2011, 2011 c'est vrai.、Ah, ben oui.、Ouais. Ouais. 2011. Oui, parce que là, depuis le début de l'année, il faudrait que j'y pense.、Hein. J'ai eu sur mon blog, je regarde ça. Abyssal, j'ai bien aimé. OK. Mais savez-vous à quoi je voulais en venir avec cette question-là? Non. C'est qu'on n'en écoute pas assez. On n'en écoute pas assez, on ne se rappelle même pas de ce qui nous marque, qui nous marque le ben, plus depuis les trop, 8, 8 premiers a, parce mois. Parce qu'il y a trop de s t o p s c'est ça. J'ai tellement écouté d a l b u m s depuis le début de l'année、mm -hmm. que, regarde, écoute, à un moment donné, il faut que tu fasses.、Euh, C'est parce que、euh, moi, personnellement, j'en présente trois par semaine à l'émission.、Mm -hmm. Imagine-tu le, le nombre de disques、oh, ouais, que j'écoute dans une année? Mais... C'est ça. c'est ça. On、mm -hmm. en écoute tellement qu'on ne se rend même plus compte, à part quand on veut faire une rétrospective à la fin de l'année. Puis encore, on le sait. Ah oui, ça c'est bon. Il sort quand même pas mal de b o n n e musiques.、Oh, oui, que tu o、oh, oui. oh, oui. oh, oui. oui. Je pense que juste depuis le début de l'année 2012, il a sorti autant de stocks que 2011 au complet. De bons stocks. Je sais pas.、Ah, ouais. pas je... C'est vrai que 2011, ça a été une bonne cure. Moi, j'ai regardé、là. ma liste là, depuis le début 2012, j'en ai au moins 30.、Là. Ah oui? Ah, facile. Tu t'es déjà fait une c o m p é t i t i Facile, facile, facile.、Ouais. Oui, parce que là, j'ai commencé à le faire, depuis le début janvier, j'ai commencé à tenir ma liste à jour avec mes pointages pour ne pas arriver au mois de décembre et dire, c'est un coin, donc <rire> ma liste, e l l a doit être déjà faite. Fait ça、ah, C'est bien. C'est b i e C'est bien. Je M'étonne. l'organisation. Tu s é b a t s avec la méthodologie. Oui, c'est vrai que tu ne te mets pas en pratique dans le reste de ta vie. Là, mais... Non, mais ça, ce n'est pas grave, c'est important. Ça. <rire> en autant qu'on en mette dans la musique, c'est tout. Voilà.、Euh, Est-ce que le nouveau Spider-Man vous intéresse? Je vais、ah, le voir. Oui? Je ne suis pas... pas sûr.、Oui. Je ne suis pas sûr. Il m'a le regardé. Pis... C'est v r a i、bon, e je ne suis pas convaincu. Il est en salle p r é s e n t e m e Moi, j'ai l'impression que Toby m c u i r e il va se dire Moi aussi, je suis très bon. bon. Oui, c'était un bon acteur. Je pense qu'il a bien campé Peter Parker, mais je pense que celui qui a fait la, la, la réussite de la recette des trois premiers Spider-Man, c'est vraiment Sam Raimi. Bien, apparemment, le nouveau Spider-Man, c'est pas vraiment Spider-Man, c'est le Ultimate Spider-Man. De la façon que ça m'a été expliqué. Oui, c'est vrai que si on regarde les générations de Spider-Man depuis、ça. le début, c'est un petit peu déroutant par m o m e n t Apparemment, ça serait plus l'histoire du Ultimate Spider-Man. Ah oui. Oui.、Ouais. Il y a aussi le nouveau Batman qui sera en salle sous peu. Ben, ça, ça devrait être Poppy, là. Si on se dit aux deux autres avant.、Là. Ben, on a vu les previews ensemble quand on était ici. C'est d de ç Ouais, de. mais moi, ce qui m'a. Les previews ne m'ont pas vraiment emballé、mm -hmm. en tant que tel. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que, justement, ils nous. i l n'en m o n t e pas trop. Ils n'en m o n t e pas trop.、Quoi? Hein? C'est quand même un film qui va être passé à IMAX de façon continuelle pendant 90 heures, là, quand il va sortir. Donc, j'imagine que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Donc, ça, ça va être en salle le 20 juillet. il、euh, y a,、euh, je me suis tapé, bon, c'est un film de série B, l e、euh, le film Dead Season, je suppose, il y a un amateur de films de zombies,、hein? Plus ou moins, moyennement. Moi,、bon, j e t r o u v e ça correct. C'est un film qui... c'est é r i e B, ben, ça, ça réinvente pas la roue de l'histoire des zombies, sous le temps même en fin. t Mais c'est correct. Je lui ai donné un 7 sur 10. e、euh, qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant? Le 6 juillet, il y a un film qui risque d'être fort intéressant qui s'appelle The Pact, qui est un film、euh, de Nicholas McCarthy. C'est un film, évidemment, de possession. Moi, j'aime beaucoup les films de possession. Donc, ça, c'est le 6 juillet qui est à... prévus. Il y a The Awakening aussi, qui est encore un film, cette fois-ci, de plus de hantise, un film de Nick Murphy, qui sortira le 10 août. Par contre, celui-là spécifie qu'il ne sera que dans certaines salles. Donc, on s'imagine qu'ici, on ne le verra pas, là.、Non? Cinéma qu'on a,、euh, dans non, aussi, les médias. o n mais il, aussi, ils misent un peu plus、mm -hmm. sur le, le, le cinéma plus commercial. Ouais, donc, ben, a v e c, est c est la population qu'il y a aussi, Par contre, il y a un film le 13 juillet qui reste intér intéressant, qui est encore un film d'horreur, évidemment, mais qui traite beaucoup du, para du paranormal. C'est i n t i t u l é Red Light et qui met en vedette Robert De Niro. Ici Gourney Weaver. Donc, ça risque, avec, normalement, Quand des gros calibres de cet akabi-là décident de donner leur accord pour un scénario d'embarquer dans le scénario,、et、généralement il risque que ce soit intéressant.、Euh, grosso modo, c'est l'histoire d'une psychologue qui enquête sur des phénomènes paranormaux et qui est confrontée, malgré e t é e qui rencontre un. espèce de médium, là, qui est très, très réputé, mais qui a disparu abruptement, mystérieusement, depuis les 30 dernières années, qui est Robert De Niro. Donc, ça risque d'être quand même assez intéressant. Quoique, j'ai une petite retenue, parce que si je me fie au dernier film que j'ai vu avec Robert De Niro, c e s t assez moyen. Donc, quoi. Oh mon Dieu, Seigneur. Moi, le dernier. Par cœur, je sais qu'il y en avait un il y a peut-être deux ans là, que j'ai vu qui était avec.、Euh... J'ai vu Limitless, moi, dernièrement.、Euh... Oui, Limitless, mais ce n'est pas, un... pas l'acteur vedette.、Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas p r i n c i p a l Ce n'est pas l'acteur vedette. On ne le voit、ouais. pas énormément.、Ouais, c'est un... drôle à dire, mais c'est un, un acteur de soutien, effectivement. Mais c'est. Peut-être que. Il fait peut-être des mauvais choix, lui aussi.、Euh, bref, ceci étant dit, il est 21h32. Et c'est à moi qu'incombe de fermer cette émission? Ben, c'est ça, ferme-la. J'ai、mm -hmm. ah, une bonne idée, moi, tiens, voilà. e、euh, t je vais passer. Là, c'est vrai que c'est votre groupe préféré à t o u vous, vous deux. C'est vraiment le groupe. J'ai fait pas exprès pour choisir ce groupe-là en début de dernier bloc. Vous allez être subjugué. Vous allez dire, a h Docteur, es, c'est toi le meilleur. o n v a y a l l e r avec une formation qui vient de Suède, qui porte le nom de Meshuga. a h Docteur, <rire> c'est toi le meilleur. <rire> La folie est en délire. Perpetual Black Sigan, c'est parti. 21h50, et malheureusement, pour vous, chers petits amis à la maison, l'émission tire à sa fin. Et vous allez vraiment vous ennuyer. Eh oui. Pas nous. Parce qu'on s a c notre gant. Eh oui, Sinistro et moi partons à la plage sous peu. Et,、euh... On s'en va rencontrer m a r t i n e comme m a r t i n e à la plage. Oui,、ouais. c'est ça, et ferons des gâteaux avec elle. On vient d'entendre la formation Nerys Sadek, la pièce soulless qu'on retrouve sur le très bon album In the Flesh, qui est paru en 2011 sur Season of Mist. Album que tu m'as fait découvrir d'ailleurs.、Hey. Et à mon plus, ma plus grande surprise. C'est du death metal. Et oui, c'est du brutal death metal en plus.、J、Auparavant, nous avions Decapitated et la pièce United tirés du très bon album également. également, pardon, Carnivals Forever de 2011 sur Nuclear Blast. Et nous avions ouvert avec la formation préférée de mes deux compères ici, soit Meshuga. Hé, Les <rire> clameurs c e <se> tuent. Tout c u e <rire> o n p e u <rire> <La pièce. rire> oui, c e u n pièce. Oui, c'est ça. Non, moi, habituellement, je pile dessus, moi, ça t qu'on a i t attention. Et ta i è c e s t dans Perpetual <rire> Black Second, que l'on retrouve sur. Non, pardon,、uh, Strasbourg's At Random, tiré de l'album Nothing, qui est un de mes préférés par en 2002 sur Nuclear Blast, qui est aussi un de leurs chevals de bataille au niveau de leur discographie. Il nous reste à peine l e temps de passer une dernière pièce qui sera tirée d'un très bon album, et je crois ici que je vais faire l'unanimité, et i f f a l i c Ah,、Noël. oui. Ah, oui. oui. Pièce d'ouverture qui est simplement, as,、euh, qui est,、euh, What Can Be Safely Written, qui est une excellente pièce avec une introduction tout à fait sublime. Mais avant de passer à cette dernière pièce pour la pause,、euh, avant la pause estivale, Sinistros, on se retrouve le 7 août. Oui. Je te souhaite. Avec des nouvelles présentations d'albums, parce qu'il va sûrement encore en sortir au courant du mois de juillet. Ah, j'en suis certain. J'en suis certain. Bien que pour faire exprès, rajouter des albums à notre liste qui vont être, qui vont être excellents. b、bon, Oui, probablement qu'encore cette année, la, la, la rétrospective. Voici ce que l'on dit sur trois ans. Oui, c'est ça. On se rend rend u en 2016. On sera encore attaché à 2012.、Oui. On se retrouve le, le, le 7, août, 7 août, comme je le disais. Et sur ce... Pas de suite. OK.、Euh, on va saluer encore un autre, mais le poli. Rockmaster. Merci beaucoup. Ça fait、ah, un grand plaisir. Ça, ça fait un, pla un plaisir partagé. J'ai l'habitude de m'incruster à tes émissions, mais、oui. toi, tu t'incrustes pas souvent à ça l l e n ô t r e C'est vrai. faudrait que tu viennes plus souvent. Effectivement.、Oui. Pour te torturer.、Tout、oui, fait... oui. Mais là, ton plan machiavélique aura fait patate ce s u j e Oui, c'est vrai.、Ouais. Et c'est toi qui vas m'avoir torturé avec.、Euh... Ton méchou gras. Ton méchou C'est pour ça que je suis <rire> le maître. h Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! a ç e fait fort plaisir. Ben oui, tout à fait. Merci, Alain. On va remettre ça dans un avenir plus rapproché. On va、oui. essayer de rapprocher les, les, les séquences à plus de six mois, là. Fait q e capable à l'occasion que tu puisses avoir ta revanche. Ah, puis là, c'était plus que six mois, là. Ah oui,、ouais, c'était plus e、euh, euh, neuf mois. Ah oui, ça va vite, hein. <rire> Donc, on se retrouve le 7 d'ici là. On vous souhaite simplement le mot de cambronne. Et、hey, euh, sur ce, allez, allez tous, tous vous, vous faire, faire foutre. Go see you.